Tu as rien de plus au final que quatre bonbons autour de toi l'argent a remplacé l'amour autour de toi ton cœur est vidé tes comptes sont vides tes poches sont vides ton pote t'a piégé yeah. tu as rien de plus au final que quatre bonbons autour de toi l'argent a remplacé l'amour autour de toi ton cœur est vidé Des goûts zombies, des push zombies, ton pote pillé, yeah. Ils à pied hier. Il vit ta dise dans des appart Tomber sur des appâts Trop bête, ils le savent pas Que la life ne les a pas Les moyens, il les a pas Se montrer, c'est son papa Il vit chez son papa Paillé par son papa Le gamin, on se l'est sorti Tout ça, surtout pas au maman Il veut serrer la belle nana Lui raconte qu'il y a des salades Lui parle de sa vie là qu'il a construite Grâce à papa Paie un verre, putain Cesse de faire ton crevard Il bosse comme un chien Pour faire le riche, même pas un mois Mariage arrangé Pour faire plaisir à la famille C'est-à-dire ce qu'on a rien de constructif Cesse de faire le gars qui respecte ses traditions Tu pètes tes putes, t'enfermes ta femme à la maison Aucune bonne action, car tu penses qu'elle a sion, merde mais... T'as rien de plus au final que 4 manches autour de toi L'argent a remplacé l'amour autour de toi Ton cœur est vidé, tes comptes sont vides Tes brûches sont vidées, ton pote a pillé yeah. T'as rien de plus au final que 4 manches autour de toi L'argent a remplacé l'amour autour de toi De toi. Ton cër e vidë, të kodës sëm vide, të pojës sëm vide, ton pote t'a pillë yeah. Yo mi shkupit, yo nba norik sa y planete Veten nuk e niman drushë sin i tjetër, sjom ma loi vjetër, merre po vot get viper, kam më shumë respekt për ty sesa e don ti veten, do nuk kom kuponde, desanez ma shfrej ton jetën. Parti de rien, rien de rien, je ne regrette rien. Yakush to jet na mizon, je veux tellement de rien. Merci de rien, mais va te faire foutre, peux pas t'au soucier. On a rien sans rien, mais moi je veux rien. Je vais faire mon mien avec les miennes, rien de boire ou tien et concluy with keepen autori jeau capiton ta capiche quoi je te présente fetch given t'as rien de plus au final que quatre banjos autour de toi l'argent a remplacé l'amour autour de toi ton cœur est vidé tes côtes sont vides tes poitrines sont vides ton pote tapie et t'as rien de plus au final que quatre banjos autour de toi l'argent a remplacé l'amour autour de toi ton cœur est vidé tes côtes sont vides tes poitrines sont vides ton pote tapie